Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vidéo top aujourd'hui, la dernière production de James Cameron. plongeur expert Frank se lance dans l'exploration à haut risque des grottes immergées d'Es Sala dans le Pacifique Sud. Il emmène avec lui entre autres son fils de 17 ans Josh et le milliardaire Carl Herley qui finance l'expédition. L'équipe s'engage dans le plus vaste, le plus mystérieux et le plus inaccessible des réseaux de grottes du monde. Ces rochers, ces grottes. Nous découvrons ce que nul homme n'a jamais vu. On a scruté les moindres recoins de cette planète. C'est le dernier territoire inexploré au monde. Spiritus et sa alla, la mère de toutes les grottes. Crois-moi, tu vas adorer. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en allant dans ces grottes Certains sont de la poursuite de la gloire et de la fortune. Ma question est d'établir le record sans moi. Mmh D'autres sont à la recherche de l'histoire. Ton père est le spéléologue le plus respecté au monde parce qu'il a rien d'autre dans la vie. C'est un bon garçon, Franck, ne sois pas si dur avec lui. Au contraire, il faut être dur. Cette grotte peut te tuer en un, un clin d'œil. Mais il suffit d'une erreur dans ce sanctuaire souterrain. Mon Dieu Regardez-moi ça. Pour que toute trace de votre passage soit effacée à jamais. Écoutez. Sanctum, sensation forte assurée dans ce DVD métropolitain.